بسم الرحمن الرحيم باب ما يتعلق بالخوف وذكرنا الخوف من كانت خوف لغير الله الله نعم شاء في ஜனஃபா الذي சோஹிக قال باب قر الله تعالى هل قال باب قول الله تعالى او باب قر الله تعالى او باب قر الله تعالى اشو هل قول الله تعالى باب قول الله تعالى ايجودا لاجود غيره يقول يجوز تقول باب قول الله تعالى أي هذا باب مصمى بكذا يجوز هذا و ذاك كذلك باب لذن تنوين قول الله تعالى وقول الله تعالى عبره عن مضاف إليه جملة لهذا حضرت التنوين من باب عدة وجوه بذن يفصل نجاح يقول وَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فهذا الباب يتعلق بالتوكل كما علمتم سليو توكل وتوكل والاعتماد على الله والأخذ بالأسباب صفح الاعتمادي على الله بالقلب والأخذ بالأسباب l'aخذ بالاسباب c'est le véritable la véritable confiance placée en Allah depuis son cœur et la prise des causes c'est-à-dire que tu sais que le résultat n'est qu'à Allah wallahi 'aqibatu al-umur et toi tu fais seulement ce qui est en ta capacité que ce soit minime ou autre. Ce qui est en ta capacité de le faire, tu le fais, sans pour te dire que ces causes-là sont elles qui te donneront le résultat, alors c'est elles-là qui te donneront le résultat. Que cela te paraisse logique ou pas, que cela te paraisse logique ou pas, car beaucoup de gens s'égardent dans les causes, font des causes qui ne sont pas ce qu'on attend d'eux. Mais ça l'aime, un exemple qu'on sait souvent. comme هو la réalité maintenant la Palestine le cause ce coup pour nous Palestine en réalité c'est son le cause de ce coup pour la Oumma entière la Palestine qui est ça le tombe de mal de la Oumma parce que la Palestine en soi n'est pas un objectif l'objectif il est amin zadik la Palestine la Palestine est un signe qui reflète ce mal qui touche la Oumma et combien même demain on libérer la Palestine en attendant le hel dans lequel nous sommes on va peut-être perdre autre chose. Par contre, si demain la Oumma se réforme, si nous fait droit, la Palestine et autre que la Palestine reviendra en Oumma. Évidemment les gens ils se trompent de ils se trompent de cible. Ils s'en trompent d'objectif. Et quand dit c'est ce pas un objectif dans ce sens c'est ce pas un aboutissement final en fait. Ce n'est pas une guerre c'est une bataille. D'accord. Une bataille se compose de plusieurs une guerre se compose de plusieurs batailles. La Palestine c'est une bataille mais n'est pas la guerre à soi. La guerre en soi c'est quoi Shirk ou Tawhid. Alawl, sunna wa bid a. Ta a wa et bid'a. Ta'a wa ma'siya. C'est ça la guerre au final. Et la Palestine elle c'est pour montrer que c'est une bataille qui actuellement est perdue. Pourquoi Car il y a khalal dans les autres choses. Il y a khalal chez nous. خلال النقاش في فلسطين لا نشينوا tous en façon générale lié هذا ينصح العلماء ديكو لو demande par rapport à la Palestine comment faire il consort il conseille de façon générale islah euh l'islah al fardi le personnel chaque individu déjà commence par lui-même car c'est oumma décomposé d'individus Et si ces invités s'arrangent, c'est que moi, c'est arrangé de façon générale. Bien sûr, il est légitime pour les palestiniennes de se défendre. D'accord Mais, la défense qu'ils ont n'amènera pas à une victoire, tant qu'on se rend sur le hale dans lequel on est. Au cas de l'élique, leur façon de se défendre doit être légiférée également. Et pour qu'ils aient un résultat, il faut qu'eux-mêmes soient sûrs, une certaine « istiqama » sur l'aqidah. donc ça peut durer longtemps encore ça fait déjà longtemps que ça dure donc vu le temps que ça dure il faut se dire qu'il y a un tout qui ne va pas donc pourquoi on recommence à chaque fois les mêmes choses et ne pas se dire bah, finalement qu'est-ce qu'on s'y est mal pris c'est une autre façon de faire écouter ce que les relémas ils conseillent de faire plutôt de les prendre en dérisoire en dérision et de dire qu'ils ne comprennent pas le droit qu'ils ne savent pas ce qui se passe qu'ils sont loin qu'ils sont des relémas au service des, des, des, des gouvernements et je ne sais pas d'autres Ce sont des espions, je ne sais quoi. Là, ils sont des conseillers pour la Ummah. Et au Merk Yaman, beaucoup de gens vont regretter leur parole. Leur parole amère. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles. Mais dans l'ensemble, ils appellent tous la même chose. Qu'il faut qu'il y ait un islah am, wa yabda bil islah al khas. D'accord Comme l'a dit Cheikh l'Albani. Wa ghayuruhu. Et c'est quelqu'un de tous les ulama que tu vas voir. Avant de commencer par ce qu'il y a là-bas, commence par ce qu'il y a devant toi. Chez toi, en premier lieu. Chez toi. Ton nez, à Wallen. Vous voyez Et c'est sur qui tu as autorité dans ton toit. Et ainsi de suite. Conseillez ton entourage, tes voisins, tes parents, tes ashab, etc. Et chez un faché, Ah, là, c'est Yassine, il est maqsoud. Il est là ou il est là ou il est là A la même taille. Donc les hasbab, il faut les comprendre pour qu'on en voit les résultats. Sinon ça peut être de la fatigue, voire même de zonoub. Un sabab oui. mal accompli après que l'argument ait été donné, tu tombes dans la marcia. Tu n'as pas de la bida'a. C'est en fin d'ibad. Ou à la azabillah. Azab. Quand l'Allah Ta'ala dit qu'il y a des gens qui ont peur de l'Allah, il y a des gens qui ont peur de l'Allah, فَإِذَاكَلْتُمُّهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَرَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Donc deux hommes ont dit, parmi ceux qui avaient peur, et qu'Allah a gratifié, c'est-à-dire par le fait de, c'est-à-dire par le fait d'Eslabah Sirah, rentrez sur leur terre, par cette porte, et si jamais vous rentrez, soyez-vous les vainqueurs, et placez votre confiance en Allah si vous êtes croyants. Nahm. وعادت قصه موسى مع قومه وظروف البث لبيت المقدس وصوره المائده يقول في الشرح الكلمات رجلان رجلان من بلد اسرائيل des hommes parmi les fils d'israel caste eux a l'époque les croyants near de موسى عليه الصلاه والسلام انما والله عليهما اي نعمه عليهما بالايمان واليقين وبحصوله maou euh mwa'id bi ibn al-nathr wa al-dharf. وكلا اذا كتفي كما؟ بالوعد، بالثقة، و لا كونفورصون على الوعد اللي ورات هيت فات. الباب المراد به باب بلدة الجبارين وهي بلدة بيت المقدس. وكذا هي البورت دي فرونتيير justement، وسط terre qui était à l'époque euh occupée par des géants. Des gens très grands. et qui est le bâtel-maqdis Vous trouvez également Absolument Bâtel-maqdis Hein Oui Merci. Merci. Les vaincants, les vaincants, et à l'Allah, il va t'avakkalou, et à l'Allah, il va t'avakkalou, et à l'Allah, il va t'amadre le colb, à l'Allah, imanen, et à l'Allah, il va t'amadre le colb, il va t'amadre le colb. Le t'avakkal, c'est quoi c'est de reposer le cœur complètement sur Allah parfois et ajouter prendre les sebab. Qu'a parmi les sebab que ces deux hommes ont dit à leur peuple c'est quoi rentrer n'ayez pas peur ce peuple de géants rentrez et Allah vous donnera victoire. C'est quoi votre cause vous avancer. Si vous avancez, Allah vous a avez... comment on a dit la, la dernière fois Allah n'a pas dit gagne, sauf vainqueur, il a dit avance, et la victoire c'est moi qui vais te la donner. Donc quelqu'un qui fait l'effort d'égiférer, nansi wonch ce qui a sauté obtenir de pas aboutir, c'est pas un échec. Si vous êtes qu'on dit partie remise ou alors c'est une victoire, mais tu en verras les fruits fil akhirah. Hadha. Ikuk agi fi ta'atillah wa في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاص وفائز اكر يدي فيكتوريو ككل سواء रिजल्ट apparent il est victorieux لازم الشرح الاجمالي يوبرنا الله وصفه هنا وتعالى في هذه الايه يا رجلين مؤمنين من بني اسرائيل قد نصحكما هما وتربا منهم ان يدخلوا الباده بيت المقدس ووعداهما بالنصر انهم داخلوها وذلك ثقة منهما يوعد الله اي على لسان رسوله موسى عليه السلام وطالب انهم ان يعتمدوا على الله في تحقيق النصر ولا يغتروا بقوه الاعداء فان النصر بيد الله ياتيه من يشاء وقد وعد به المؤمنين والله لا يخلف الميعاد دونك على ان نفهم هذا الموضوعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه et leur ont demandé d'entrer et mettre le macdus et que leur ont promis la victoire non pas qu'on ait connaître l'avenir mais qu'il s'est que Allah leur a dit si vous sortez vous aurez la victoire donc par confiance en Allah ils leur ont dit d'agir et cela cette promesse ils l'ont eu par le biais de Moussa alayhi salam donc ils ont demandé à leur peuple de placer leur confiance en Allah pour obtenir la victoire et de ne pas être à pressionné par les forces ennemies. Cela ne veut rien dire. Car le secours est dans dans les mains d'Allah, il donne à qui il veut. Wa kam min fi'atin qalilatin gharabat fi'atan katira. Ah, combien de petits groupes ont bâti de grands groupes. Ce fait d'Allah. On y a qu'un de vous 100 de sabiraton yaghlibu mi'atayni. وَنْيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُونِ يَعْنَبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا صَوْبِرِينَ Et s'il y a parmi vous 100 endurants, ils vont combattre 200. Et s'il y a parmi vous 1000, ils vont combattre 2000. Et Allah est avec les endurants, les patients. Et bien sûr, il tawakkul. Donc ce n'est pas le nombre qui va indiquer, ou la taille de l'ennemi qui va indiquer. Et ça commence par quoi, en premier lieu بَنَعْقِدَ صَحِيحَ سَنْ الله الله لا يوجد شيء في الارض ولا في السماء يعني يمكن سوله روند لempêcher de pouvoir accomplir ce qu'il a accomplir نعم الفوائد وجوب تناصح الجيش ورفع معنويات دونك il est obligatoire justement de préparer les troupes et de les conseiller pour qu'elles vont affronter ثانيا ان الايمان والتوكل من اهم الاسباب النصر que la foi et le tawakkul sont parmi les principales causes de secours. Fa <t> al <'in> tawakkul charte fi sihat al iman. Tawakkul est une condition de la vraie reste de la foi. Rabi'an, <t> fardiyat al tawakkul ala Allah dun man siwa. Que le tawakkul ne se place qu'en Allah et pas hors de lui. <t> Munasabatan ayat al bab, hayth durat al ayatu ala wujub ikhlas tawakkul ala Allah dun man siwa. Donc ce verset indique la l'obligation de la sincérité dans le tawakkul en dehors de quiconque pour Allah. Le tawakkul se place sur Allah en dehors de quiconque. Au nom des actes d'unicité, par rapport à l'unicité, où la dette de l'aïeut et le tawakkul sur Allah est une forme d'adoration, et le détournement de l'adoration pour autre que Allah est le shirk. Ce verset indique que le tawakkul est une ibada. C'est une ibada pour que Allah cela est dushrik. Et manne tawakkal ala al-asbab, fa hadha shirkun asghar. D'accord. Celui qui se repose sur les causes. C'est un shirk asghar. Les causes tu les fais, mais ta confiance, ta confiance tu la passes en qui Pas oh à Allah. Le dalil thani. قَلُوا اللَّهُ تَعْلَىٰهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَيَ زُكِرُوا اللَّهُ وَجَدَتْكُ لُوبُهُمْ وَذَتُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَدَتْهُمْ إِمَانًا وَعَرَبِّهِمْ تَوَكَّلُونَ Les croyants sont seulement ceux qui, lorsque Allah est évoqué, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets sont restés sur eux, cela leur ajoute de la foi, et qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur. يَا قُلُفِي شَ ويدعوك رب الله ائذا خوفوا بالله بس كل الله يتموك استدعى انه يراقب الله وان يره فزكر بالقران من يخافوا وعيد لما قال سبحانه وجرات قلوبهم وجدت قلوبهم اي خافت قلوبهم فعملوا ما امروا به واشتنبو ما نهوا عنه Donc leur cœur frémisse, ils ont peur. Donc ils font ce qui leur était ordonné et ils veulent ce qui leur était interdit. Déjà c'est parmi les asbab. D'accord Les asbab, c'est d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et non pas le contraire. Ayatou, ayy al-Qur'an. Wa ala nandbim tawakkallu, na yatamidu, nabikullu bim al-Allahi. يَفَوِّدُونَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ مَنْسِوَاهُ Donc ils pensent la confession de Allah, c'est-à-dire qu'ils se reposent par leur cœur sur lui et remettent leur affaire à Allah seul. التفويد, c'est le fait de remettre la chose. Et là c'est à Allah. أَشَّعَلْحَ الْإِجْمَالِ يُعْبِلُونَ اللَّهُ فِيَدِ الْآيَةِ يَدَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنْ هُمُ الَّذِينَ إِذَيْ خَوْفُ بِدَ اللَّهِ خوفوا بالله خوفوا بالله خوفوا من عذابه فعلوا ما أميروا به واشتنابوا منوه عنه وإذي قرأت عليهم آيات آيات من كتاب الله زادتهم إيمانا مع إيمانهم وأنهم يعتمدون بكلوب من الله ويفاويدون الأمر إليه بجلب ما ينفعهم دفع ما يدرهم donc Allah nous a fait dans ce verset que les croyants réels donc ceux qui lorsqu'ils sont effrayés on leur fait peur qu'à Allah ils ont peur de son châtiment et ils font ce qu'il leur est ordonné et délaissent ce qui leur est interdit. Et lorsque ces versets sont récités, cela leur ajoute de la foi à la fois qu'ils sont déjà à la base. D'accord Et ils placent leur confiance qui est dans leur cœur à Allah et s'en remettent à lui dans leurs projets. Et comment ils font En en avançant d'accomplir ce qu'il aura dans ce ce qui leur sera profitable et en repoussant ce qui peut leur nuire. Comment nous gens font des causes pour obtenir des choses, au final ils l'obtiennent pas. C'est alors vous voulez pas que tu l'aies comme Zeia, c'est tout. C'est pas que tu tu mérites pas ce que tu devais pas avoir. Pour une main de cause que Allah y connaît. Et comment gens font en sorte de refuser, de vouloir des choses et elles sont atteintes. Ils font des causes pour telle ou telle chose, c'est vrai ils sont en train de la chose quand même. Qu Donc ça. Parce que là, il est quand d'eux c'est de t'arriver. Mais tu as fait les causes, mais rien chez. الفواعد, أن الخوف من الله والتوكل عليه من صفات المؤمنين. لابد الله, لكون فرصة قصية عنه, ومن الزاتريبوني يكرويان. أن الإيمان يزيد وينقص. لابد موت ديسا. ثالثا, وجوب التوكل على الله دون من سواه. التوكل تشوث كي طبقات واقع اسكليف على الله. مناسبة الآيات للباب. حيث الدلات الآيات والا وجوب التوكل على الله بدون من سواه. بمناسبه الايات التوحيد حيث دلت الايه ولان التوكل نوع من العباده وصف عباره لا غير الله يشركون في نفس مناسبه كتقديم الدليل ثم اقرأ الدليل الثالث قال الله تعالى يا ايها النبي اعزك الله ومن اتبعك من المؤمنين من يترجم لي معنى هذه الايه tu é o profeta Allah e teu filho isso é que tu sinto para mim é ele que vai tu sinto tu sinto eu ouvi tu sinto tu sinto tu sinto tu sinto ah este ah já ja. وترقفت الله تفيء ا توا و سفي على سقي تتبعك المؤمنين الله يحسبوكا ويحسبوا من تبعك من المؤمنين هذا هو المعنى فورا اتصور اني دجا pourraient mal comprendre et dire que là il y a un forme de tawakkul ala rillah ala aljamaa ala man tabi'ak min almu'minin la almaana maw hada yakuru fi شحله كلمات النبي المراد به النبي النبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم معلوم اذ بوكا الله ومن تبعك من المؤمنين الله وحده وكفيك وكفي من تبعك من المؤمنين قمر دنيا قرك الله تسيعك و تسيعك وترسوي عن دي مؤمنين الشرح الاجمالي في هذه الايه يبشر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و اتباعه ويعيد بالنصر الى اعدائهم ويامرهم ضمانا ان يعتمدوا عليه دون من سواه فانه سيكفيهم كيد عدويهم Dans ce verset, Allah Azawajal annonce à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il qu'à ses suiveurs, il leur promet le secours contre leurs ennemis. Il leur ordonne justement euh, qu'ils placent sa confiance en lui, c'est-à-dire en Allah, en dehors de quiconque. Et qu'il leur suffira contre le complot de leurs ennemis. Alors là, si on prenait en compte ce genre de verset un peu plus, en Moumane, لَمْ تَكُونَ الْأُمَّةَ فِي مَا يَا فِي إِبْنِ الْحَالِ مَا زَلَ خَيْدِ حَاسِلًا لَكِنْ يَعْتَجِ زِيَادَ وَزِيَادَ وَزِيَادَ يَا پاسي تَوَكُل يَا پاسي دُسِي قَبِ اللَّهِ يَا پاسي دِيَعْتِمَدَ عَلَيْهِ نعم et les causes qu'on va prendre ce sont les causes comme on a expliqué légiférer pas innover et pas en transgression. La foi est « Allah est confiné à ceux qui se mettent à lui ». Car là, il suffit à celui qui place la confiance en lui. La foi est parmi les choses qui amènent au secours. La foi est parmi les choses qui amènent au secours. La foi est parmi les choses qui amènent au secours. d'avoir la foi je n'ai pas compris ce que j'ai dit ouais. la wujouba l'imam bihubbillah ou ahdahou vraiment c'est l'imam bihubbillah on s'est disait l'obligation d'avoir la foi en amour en Allah c'est étrange je n'ai pas saisi vraiment On dit la phrase elle comprend est... ce que ça veut le sens mais je sais pas s'ils vont venir en disant l'amour obligation de la, de de de de de la foi de l'amour d'Allah. Khay inshallah. Auناسبه الايه للتوحيد. حيث دلاله الايه ولا توكل نوع من عباده وصف عباده الى العيش يكون. Donc ce verset indique Que le tawakkul est une forme d'adoration et l'adoration c'est tourner pour ce que Allah soit du shirk. Il dit molaḥaẓa wa ma qulna in liman yataḍamman tawakkul li'anna man ḥaqqa al-īmān bi-kifāyatillāhi waḥdahu fa 'alā buddi an ya'tamida 'alayhi waḥdahu. Il a dit nous avons dit que la foi l'imam en globe le toku'l car celui qui va concrétiser la foi pour Allah seul il est euh comment dirais-je il est impératif également qu'il place sa confiance en lui tu places ta confiance en, celui en, qui, en qui en qui tu en qui tu crois c'est mieux en qui tu crois et là pas d'Allah azawaj نعفو ما فهم هذه ان شاء الله غادي نكمل عضل الباب وكتقلل النعطه ماكونش في التبصادقه فايلا هنا والحمد لله رب العالمين